ファイルにせっけん。 あれ レベル5000円。 Prends tes clics, t e c l a q u e tu te tailles. Ta mère avait raison. Enlève-moi donc, e t ma paquette, tiens, parlant d'elle. <rire> a s t u trouvé sa muselière? Qu'est-ce qu'elle a v o i t dans cette affaire? Ne touche pas à ma mère. Qui le voudrait? C'est vrai c'est un vrai supplice de l'avoir.、Ah, D'autant plus que sa vie te i e n t à dîner tous les soirs. Je n'ai jamais compris pourquoi tu affiches tant de mépris. Envers m a famille, spécialement ceux qui t a p p r é c i e n t Elle m'apprécie, <rire> moi ou mon porte-monnaie, peut-être les deux qui sait. Ha! <rire> Arrête, s'il te plaît. Tu es le seul p r i m a g e je te le dis sans foi. Reste gris, aimé, si on te comprend p a Tu es la e Yeah Tu t'inquiètes du bruit, occupe-toi de ce qui se passe chez moi. Chez moi, ça allait jusqu'à une certaine crise de tête. Ce qui me contrarie, c'est d'avoir trouvé la fin parfaite. Pas d'amis, pas de sorties, pas de criolis, pas d'envie, et accessoirement, pas de sexo-sis. Le bonheur, mais je rajouterais sur la notice i l faudrait pouvoir dégonfler après s e r v i r C'est un combat. Ok, excuse-moi, mais je t'en prie, prends-moi t o u r n o Je suis cassé, j'en ai plus cassé. L'ardoise est chargée, f i s Ça, tu ferais bien de l'effacer. Tu es la seule qui m'aille, je te le dis sans faille. Reste cool, bébé, n o n je te dirai bye bye. Tu es la seule qui m'aille, je te le dis sans faille. Reste cool, bébé, sinon je te dirai bye bye. Tu es la seule qui m'aille, je te le dis sans faille, reste cool, bébé, sinon je te dirai bye bye. te vert